Depuis quelques jours, le maintien, les manières. Les paroles de Charles étaient devenues ceux d'un homme profondément affligé, mais qui, sentant peser sur lui d'immenses obligations, puise un nouveau courage dans son malheur. Il ne soupirait plus. Il s'était fait homme. Aussi jamais Eugénie ne présuma-t-elle mieux du caractère de son cousin qu'en le voyant descendre dans ses habits de gros drap noir, qui est bien à sa figure pâlie, et à sa sombre contenance. Ce jour-là, le deuil fut pris par les deux femmes qui assistèrent avec Charles à un requiem célébré à la paroisse pour l'âme de feu Guillaume Grandet. Au second déjeuner, Charles reçut des lettres de Paris et les lut. « Eh bien, mon cousin, êtes-vous content de vos affaires ?» dit Eugénie à voix basse. « Ne fais donc jamais de ces questions-là, ma fille, répondit Grandet. Que diable « Je ne te dis pas les miennes. Pourquoi fourres-tu le nez dans celle de ton cousin Laisse-le donc, ce garçon. »« Oh, je n'ai point de secret, » dit Charles. Ta, « Ta-ta-ta, mon neveu, tu sauras qu'il faut tenir sa langue en bride dans le commerce. » Quand les deux amants furent seuls dans le jardin, Charles dit à Eugénie en attirant sur le vieux banc où ils s'assirent sous le noyer, « J'avais bien présumé d'Alphonse. Il s'est conduit à merveille. Il a fait mes affaires avec prudence et loyauté. » « Je ne dois rien à Paris. Tous mes meubles sont bien vendus. » Et il m'annonce avoir, d'après les conseils d'un capitaine au long cours, employé trois mille francs qui lui restaient en une pacotille composée de curiosités européennes, desquelles on tire un excellent parti aux Indes. Il a dirigé mes colis sur Nantes, où se trouve un navire en charge pour Java. Dans cinq jours, Eugénie, il faudra nous dire adieu pour toujours, peut-être, mais au moins pour longtemps. Ma pacotille et dix mille francs que m'envoient deux de mes amis sont un bien petit commencement. Je ne puis songer à mon retour avant plusieurs années. Ma chère cousine, ne mettez pas en balance ma vie et la vôtre, je puis périr. Peut-être se présentera-t-il pour vous un riche établissement. « Vous m'aimez » dit-elle. « Oh oui, bien » répondit-il avec une profondeur d'accent qui révélait une égale profondeur dans le sentiment. « J'attendrai, Charles. »« Dieu Mon père est à sa fenêtre » dit-elle en repoussant son cousin qui s'approchait pour l'embrasser. Elle se sauva sous la voûte. Charles l'y suivit. En le voyant, elle se retira au pied de l'escalier et ouvrit la porte battante. Puis, sans trop savoir où elle allait, Eugénie se trouva près du bouche de Nanon à l'endroit le moins clair du couloir. Là, Charles, qui l'avait accompagnée, Elle lui prit la main, la tira sur son cœur, la saisit par la taille et l'appuya doucement sur lui. Eugénie ne résista plus. Elle reçut et donna le plus pur, le plus suave, mais aussi le plus entier de tous les baisers.